Je ne me souviens plus du tout des circonstances Mais vous m'avez dit tu as eu de la chance De la chance L'amour a marché si près de moi Que j'ai même fait un petit pas vers l'autre bord J'ai rouvert les yeux, tiens, la vie recommence J'ai eu dans les yeux d'un coup le ciel immense De la chance Je ne sais pas comment l'expliquer Mais je me sens miraculé. Et aujourd'hui Je suis amoureux Et quand je mets une nouvelle robe, je mets vraiment une nouvelle robe. Et quand je croque une pomme, je croque vraiment une pomme, puisqu'au jour de...